One Qibla présente comprendre le Qur'an, l'essentiel du Tafsir. Bismillah, ulhamdulillah hamdulillah wa al wa al-salam ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd salam alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Frères et soeurs en Islam, bienvenue à la deuxième séance de l'étude de Sourate al safet le Tafsir la sélection des meilleurs de tafsir pour comprendre sourate al-Safat et dans cette séance bi'idnillahi azzawajal on commence à partir de la ayah numéro 12 il dit subhanahu wa ta'ala Balla dibta wa yaskharuna Wa idha dukkiru la yadkuruna Wa idha ra'au ayatay yastaschiruna Donc je viens, récite, je viens de réciter ici Les ayats de 12 jusqu'à 14 Parce que on va commencer avec le bloc Ici de la 12e Jusqu'à la 19e Ayat bi idmillahi subhanahu wa Alors il dit subhanahu wa ta'ala Balla dibta wa yaskharuna Mais tu t'étonnes Et il se moque Tu t'étonnes Tu t'émerveilles devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien devant leur réaction alors que eux ils se contentent de s'en moquer. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que les ulama, ils ont dit Toi le prophète, tu, euh, tu, te, tu, tu te retrouves à être en quelque sorte étonné, choqué de la réaction de ces personnes-là qui renient Al-Ba'af qui renie une deuxième vie après la mort, l'existence d'une deuxième vie après la mort. Dans notre dernière séance, on avait mentionné le fait que les mouchriquins de l'Arabie, de la Mecque, les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient qu'il n'y avait pas de deuxième vie après la mort et qu'il n'y avait pas de jour du jugement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il était... Euh, émerveillé, il était plutôt choqué de de cela. Il s'étonnait de leur réaction. Alayhi assalaat wa salam, parce que il pensait que vu que c'est quelque chose qui est extrêmement évidente, la puissance d'Allah subhanahu wa taala, alors dès que il va leur réciter le Coran, vu que le Coran, il n'invite que vers que vers ce qui est bien et que vers la vérité et que vers la haq. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'imaginait que la réaction des mouchilikis, ça va être d'accepter la vérité tout de suite. Ça, c'est bien sûr la réaction de tout celui qui porte la vérité. Parfois, on ne connaît que quelque chose, c'est la vérité. On a toutes les preuves pour la défendre et ainsi de suite. On fait de notre mieux pour la présenter. Et on est très réjouis, on est très, euh, comment on peut dire ça, optimiste initialement. On s'attend que la réaction des gens va être très positive et que les gens ils vont dire... Merci, baraka ça c'est le la vérité, alhamdulillah. je ne savais pas mais merci de me l'avoir euh, de apporté. Comme il dit Siqataada Qatada, Allahou ta'ala anhu, l'un des grands tabe'in, ulama'at tafsir, فلما سمع المشركون القران ساخروا منه ولم يؤمنوا به il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wasallam il s'attendait se de al coran al billahi, Donc ici, plus grave que Leur, que leur mécréance, donc il y a leur, leur mécréance, le fait qu'ils ne sont pas intéressés à suivre le Coran. Alors imaginez, regardez, encore une fois on ne se compare pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Pour essayer de comprendre ici la psychologie qui va, euh, qui va avec cette interprétation que les ulémas sont en train de nous expliquer ici. Imaginez si vous aviez un produit à, à offrir aux gens. Un, à, un service à offrir aux gens. Quelque chose de très, bon, de très bonne qualité, quelque chose de bien soigné. Vous avez travaillé très, très dur parce que vous pensez que ça, ça va aider les autres, que les gens vont apprécier cela. Vous avez une bonne intention. Et que là, lorsque vous allez la présenter aux gens, la réaction des gens, c'est les gens ne sont pas du tout intéressés. Il n'y a aucun intérêt. Quel va être votre sentiment Bien sûr, vous allez être triste, vous allez être choqué, vous allez vous étonner de leur réaction. Maintenant, imaginez pire que cela, si ce n'est pas seulement que les gens ne sont pas intéressés en votre service ou bien votre produit, si les gens commencent à se moquer de vous, ils se moquent de vous, ils vous rabaissent. Alors, bien sûr, ici, l'effet est encore plus, plus grand, et c'est pour ça qu'ils disent Subhanahu wa Ta'ala bala jibta wa yaskharuna yaskharuna il se moque du prophète alayhi salatou il se moque de l'au-delà comme dans sourate yasin on a couvert cela dans sourate yasin wa darab lana wa nasiya khalqa qala man yuhyi alors l'un des mushrikine la prit comme ça des, des ossements il a dit au prophète sallalahou alayhi wa sallam toi tu prétends que Allah il va me recréer le jour où je vais être comme ces ossements-là. Alors, il se moque du prophète, alayhi salat wa ouais. salam. Il se moque du prophète, alayhi salat wa salam. Notant qu'il y a une autre quéra ici, la quéra de Hamza et de al kisai ainsi que des sahabes comme Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. La quéra serait quoi Le « ajab » ici, l'étonnement entre guillemets, parce que c'est difficile à traduire lorsqu'on parle de certains attributs d'Allah, azza wa jal, Eh bien, c'est attribué à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étonne. C'est un ajab d'Allah, mais ce n'est pas le ajab ici au sens de l'étonnement. Encore une fois, je le mentionne ici, ce n'est pas l'akara la plus dominante. Mais euh, même si on va essayer de l'interpréter ici, ça serait un peu difficile. Parce que le mot ajab dans la langue, en français, on va le traduire habituellement par l'étonnement, par l'étonnement ici l'étonnement c'est bien sûr il y a un certain sens de faiblesse humaine ici que je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ça, l'ajab c'est pas c'est c'est pas dans ce sens qu'on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala falaysa l'ajabu min Allahi azza wa jalla ka l'ajab min al-adamiyina min al-adamiyina l'aïa numéro 13 il dit subhanahu wa ta'ala wa idha dhukiru la yadhkuruna Wa'idah dokuirou. Lorsqu'on les exhorte, lorsqu'on leur fait un rappel, ils font preuve d'une totale insensibilité. Ils ne se rappellent pas. Ça veut dire le rappel ne fonctionne pas avec ces gens-là. Que ce soit le rappel avec le Coran, wa'idah de al-Qur'an, la yatta'idun. Alors ça c'est un problème. Celui qui ne réagit pas, qui est insensible au Coran. va lui dire Allah azawajalla dit telle et telle et telle chose. Il est insensible. Ça, c'est un cœur qui est mort, un cœur qui est dur. Et aussi celui qui est insensible au rappel. Et si la, le rappel qui est logique, qui est raisonnable, de la raison, de l'aql. Alors, si on essaie de prouver quelqu euh, à quelqu'un quelque chose par la logique et par les hujad, par les arguments, par la fitra, par les sentiments humains, et que cette personne-là, elle est insensible complètement, le rappel ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire à une telle personne De un peut rien faire. Et de deux aussi, c'est vraiment sujet à étonnement. On peut s'étonner du cas d'une telle personne. Ça veut dire comment décrire une telle personne à part le fait que c'est Allah Azza qui sait pourquoi est-ce qu'une telle personne, elle est égarée. est égarée wa ont vu les ayats la ayat numéro 14, et lorsqu'ils voient, lorsqu'ils perçoivent un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, Qu'est-ce qu'ils font Lorsqu'ils voient un signe d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal Allah leur a envoyé des signes, comme il a envoyé aux nations du passé des signes. Allah il a donné à son prophète des signes, des miracles et autres choses. Et parmi eux, il y a quoi Il y a un shiqaq ou al-qamar. Iqtarabati sa'at ou un shakqa al-qamar, comme dans le al-qamar. C'est le jour où Allah Azzawajal a coupé la lune, la lune s'est fondée en deux parties et que les mouchriquins ont pu voir cela, c'était un miracle Allah Azza wa il a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent quoi Ils font quoi Ils commencent à se moquer. C'est toujours la moquerie. La moquerie, la moquerie, la moquerie, c'est l'une des armes des faibles. Des faibles, ce n'est pas les faibles, la force physique ici, la faiblesse physique, mais on parle plutôt de la faiblesse de l'haq, des idées. Celui qui n'a pas les bonnes idées, celui qui n'a pas les arguments pour se défendre, celui qui ne trouve rien pour, pour, pour, pour, pour répliquer à la vérité au haq, Qu'est-ce qu'il va faire Il va entre autres l'une des stratégies toujours utilisées par les ennemis d'Allah Azza wa c'est la moquerie, de se, moquer de, de se moquer de la vérité encore une fois, soit pour essayer de faire pression psychologique sur celui qui transmet la vérité ou bien pour essayer de, de susciter euh, l'intérêt et euh, l'implication des soufahats. Les Soufaha, ça veut dire le, le bas-peuple, ceux qui sont prêts à tout faire pour faire du mal et ainsi de suite. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils aiment habituellement Ils aiment quoi Ils aiment la moquerie. De nos jours, la moquerie, ça s'appelle de l'art. Ils appellent ça de l'art de nos jours. Ils ont des gens qui font de la comédie, par exemple. Et ils vont appeler ça des gens qui sont des artistes. Et souvent, ces gens-là qui sont, entre guillemets, des artistes, on va leur payer beaucoup d'argent et ainsi de suite. Et ils vont se moquer de la religion de l'art, de se moquer de l'islam et, et ainsi de suite. Subhanahu wa det är allt du behöver för att förstå vad det är som är en del av den här kulturen. Det är inte bara att man ska vara en del av den här kulturen, utan man ska också vara en del av den här kulturen. Det är inte bara att man ska vara en att av La ayah numero 15 wa qalu in hadha illa sihr mubid eh il this ceci n'est qu'une magie qui est évidente c'est une pure magie donc là c'est l'interprétation qu'il trouve pour présenter le message de l'islam pour présenter le message du prophète alayhi Tout comme de nos jours, ils ne vont pas dire c'est de la magie, parce que la magie n'a pas beaucoup d'informations, mais n'a pas beaucoup d'importance de nos jours, dans, bien sûr auprès du peuple, des masses. Mais de nos jours, on va amener quelqu'un qui serait un expert et qui va essayer d'expliquer ça par des, euh, par, des, euh, par des théories, par exemple, de la psychologie ou bien des sciences sociales ou autre chose, pour essayer de montrer ça de façon quoi... Euh, on, on peut comprendre l'état de ces, de ces personnes ceux qui sont des personnes qui sont religieuses ou autre chose, et bien voilà la théorie voilà le principe qui explique cela ou bien c'est des personnes qui, qui souffrent de problèmes dans leur vie ou bien c'est des, des personnes qui ont certains complexes, ou bien c'est des personnes qui n'ont pas d'argent qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas étudié ainsi de suite, alors ils cherchent refuge auprès de la, de la religion bien sûr tout ça c'est des arguments qui ne se tiennent pas et qui sont qui sont rejetés par la réalité en tant que telle, même par la réalité. Mais là, c'était la même chose lors du temps du prophète, il n'y avait pas de sociologie, il n'y avait pas de psychologie, mais il y avait quoi Il y avait la sorcellerie, la magie. Et de ce fait, il disait, ça ce n'est que de la pure magie. C'est comme ça qu'on peut présenter le message de mohammed Nous, on dit, alayhi salatu wa assalam. La ayah numéro 16, « Aïtha mitna wa kunna turaban wa'idhaman » Est-ce qu'une fois qu'on sera mort et réduit en ossement et en poussière, est-ce que nous allons vraiment être ramenés vers la vie Encore une fois, est-ce qu'on va être ressuscité? Encore une fois, ici, c'est mitna. Est-ce que ça, c'est logique C'est se poser une question pour dire que ça, c'est complètement illogique. Penses-tu vraiment que ça, ça va arriver Alors, la même chose ici. Comme on a mentionné un peu plus tôt, je pense, dans notre dernière séance, Allah Azza nous mentionne l'erreur qu'ils ont fait ici, le fait de comparer Allah Azza aux créatures. Ta'ala Allahu Ici, si ils pensent que restituer la même chose, c'est quelque chose qui serait difficile, ça ne serait pas facilement faisable et de ce fait, il ne va pas y avoir une deuxième vie. La ayah numéro 17 Et même nos ancêtres Nos premiers pères, les générations avant nous. Est-ce que vous pensez vraiment que nous, on va être ressuscités ressuscité Et que mon père va être ressuscité Et que mon grand-père et mon arrière-grand-père et nos ancêtres, on va tous être recréés auprès d'Allah Azzawajal Il disait ça, c'est quelque chose qui est impossible. Yastab'idouna, quelque chose qui n'est pas envisageable. Il dit, subhanahu wa ta'ala, pour le répandre, c'est la ayah numéro 18. Qul na'am. « Réponds-leur, dis-leur comme réponse, bien sûr que vous serez ressuscités. Et en plus de ça, vous serez humblement soumis devant Allah subhanahu wa ta'ala. « Dis oui, ça c'est quelque chose qui est clair, qui est évident. Vous devez le savoir qu'il va y avoir une deuxième vie, qu'il va y avoir le jour du jugement dernier. Mais vu que ces personnes-là, Ne suive plus la logique, ne suivez plus la vérité. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un, tu essaies de prouver par les arguments et que la personne n'est pas ouverte à accepter la vérité Qu'est-ce qu'on fait ici On passe à une autre étape qui est quoi Qui est C'est le fait de faire peur à la personne. Parce que là, on commence à toucher à des sentiments. C'est pour briser la glace, un peu comme ils disent de, de nos jours, pour faire fondre cette glace qui empêche la personne de suivre la vérité. Tout ça bien sûr si il y a encore du bien dans la personne. Il y a des gens que c'est impossible de les guider, c'est Allah Azza wa qui a écrit cela subhanahu wa Ta'ala. Alors il dit subhanahu wa Ta'ala, "Qul vous allez avoir une deuxième vie au jour de la et vous allez être dakhirun." Qul na'am wa antum d akhiruna. D akhiruna, ça veut dire vous allez être humilié, soumis. أبل صاغرون حقيرون تحت القدرة العظيمة سولة Puissance d'Allah Azza wa Jal. Waddukhuru Ashad Dussarar. Ils disent les ulama. D'akhir c'est quelqu'un qui est extrêmement humilié. Quelqu'un qui est extrêmement humilié. Ya dhabillahi subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça sera pas une belle vie. Comme ce que vous avez ici dans la dunya. Vous pouvez profiter de votre force et de votre puissance. Malgré que vous êtes des kafirines. Parce que vous avez de l'argent et ainsi de suite. Yaum al Ça va être une deuxième vie. Mais ça va être une vie de d'humiliation riad subhanahu wa ta'ala aya 19 il dit subhanahu wa ta'ala fa inma hiya zhatratun wahida fa idha hum il n'y aura que un seul cri et ils seront là, voilà les voilà en train de, de regarder ça veut dire c'est un seul cri qui va retentir et là les morts ils vont ressortir de leurs et ils vont être bien réveillés et apporter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le cri ici, qui est le cri de sayhatu ou bien de nafhatu al-ba'ath, de la résurrection Allah azza wa bien sûr, comme on a mentionné, je pense, dans sourate Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ange Israfil, alayhi as qui va faire un nafh fi al-sour, et qu'avec ce cri que lui, il va faire, et eh bien, les gens... Toutes les personnes depuis le temps de Adam (alayhi salam) vont renaître de la terre et ils vont venir auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour, pour le jugement dernier. Alors, est-ce que ça va être difficile Est-ce que ça va être tout un travail qui va prendre beaucoup de temps Il dit Subhanahu wa Ta'ala. Non, fa'in-nemer. Quand on dit fa'in-nemer, ça veut dire ce n'est qu'un seul cri et tout le monde va renaître, va être recréé par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Les gens vont ressortir de leur tombe ils vont être yandroun, se regarder comme ça, de façon mutuelle, comme Allah Azza wa Jal, il les a créés initialement, subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa il nous a créés initialement, il va nous recréer, subhanahu wa ta'ala, yandroun il a ahouali, al qiyamah j'ai dit tout à l'heure, ils se regardent mutuellement. Ce n'est pas le sens le plus précis. Ils vont regarder. Yan buruna ça veut dire qu'ils vont regarder ce qu'il y a autour de eux, euh, que ce soit les, euh, les agonies du jour dernier. Ahwalu al qiyamah Mais aussi, Yan ici, ils regardent, ça veut dire qu'ils se rendent vivants. Celui qui est mort ne peut pas regarder. Ça veut dire qu'ils vont regarder. Ça veut dire qu'ils se rendent vraiment vivants. C'est une vie qui est réelle. Prochain bloc de ayat, ici, c'est la ayat numéro... 21 jusqu'à 26. Ils Subhana wa Ta'ala. Et "Ya "Malheur à nous, malheur à moi, attention, cultures toi Ils vont dire quoi Malheur à nous. Voilà que le jour du jugement dernier est arrivé, le jour de la rétribution. Ce qu'on nous disait avant cela, ce que les prophètes, ce dont les prophètes nous informaient, quand on reniait cela, eh bien le voilà en tant que réalité bien présente devant nous. انهم يرجعون على انفسهم بالملامه ils vont se blâmer là ils vont se blâmer là ils vont regretter mais le regret ne le sera plus bénéfique ne va pas les aider en rien du tout ils vont dire ça c'est le jour de ad-din yawm ad-din comme dans sourate al-fatiha malik yawm ad-din c'est le jour de la rétribution et ça ça va être un iqrar l'iqrar c'est lorsque la personne elle accepte C'est le fait accompli. C'est quelque chose qui est devant nous qu'on ne peut pas rejeter, qu'on ne peut pas renier, même si on essayait de le renier avant cela, mais là c'est devenu une réalité. On n'aura pas de choix que de dire, voilà la réalité, eh bien on devra l'accepter. Mais Qiyama, ce n'est pas seulement accepter, on connaît c'est quoi les conséquences. Il dit Subhanahu wa ta'ala, la ayah 21. Ça, voilà le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. Ça, c'est le jour de la décision. Al Fasl, c'est quoi Al Fasl C'est lorsqu'on fait une décision qui va trancher entre les gens. Al Fasl, Yafselo. On dit que tel et tel, ils ont un conflit. Ils ne s'entendent pas, ils n'arrivent pas à s'entendre. On a besoin que quelqu'un tranche entre eux quelqu'un qui va faire al-fasl ça peut être par exemple un juge alors il dit subhanahu wa ta'ala هذا يوم الفصل ça c'est parmi les, jours, les noms qui sont dans le Coran qui sont utilisés pour décrire faire référence au jour dernier on a plusieurs noms, on a al-qiyama, al-haqa al-qari'a, parmi ces noms c'est le jour de al-fasl la journée de al-Fasl parce que le jour dernier Allah Azza wa Jann il va trancher sur toutes les différences, toutes les divergences que les gens ils ont de nos jours, les gens ne s'entendent pas sur terre Et sur tel, et sur tel, et sur tel, ça ne sera pas le parlement, Yawm al-Qiyyama, qui va trancher, ça ne sera pas la cour suprême, ça sera Allah Azza wa qui va trancher, et qui va trancher de façon qui est absolue, qui est irréversible. Ça va être la décision définitive, la décision qui est absolue, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on va leur dire cela. Certains ulama de tafsi ils ont dit que ça, ça va être la parole des anges, des malaïka, ainsi que des croyants. Yawmal Qiyama, ils vont se tourner vers les mécréants en disant « kuntum bihi Ça, c'est la journée de la décision que vous étiez en train de rejeter, de traiter de mensonge. Et ça ne sera pas une simple information. Ce n'est pas pour les informer de cela. Ils le savent. Encore une fois, c'est un fait qui sera devant eux. Mais c'est pour les humilier, pour les blâmer. Comment est-ce que vous aviez eu le courage et l'audace de renier Et comme on a mentionné, lors de cette journée-là, Allah Azza wa il va juger, il va trancher entre celui qui faisait le bien, celui qui faisait le mal. Allah Azza wa il va trancher. En ce qui attire au droit droits les droits entre les êtres humains eux-mêmes leurs divergences ainsi que les droits entre les gens et Allah subhanahu wa ta'ala les droits d'Allah azza wa jalla les droits subhanahu wa ta'ala la ayah numéro la ayah numero 22 ihshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun rassembler les injustes ainsi que leurs pères ainsi que ce qu'ils adoraient. Leur père, ce n'est pas le père euh, Abou, c'est les pères, P-A-I-R-S, les pères. Enfin, c'est ma traduction à moi que j'ai faite, parce que ici dans les deux traductions que j'ai devant moi, ils disent... Euh, rassembler les injustes et leurs épouses. Je trouve ça bizarre que les deux traducteurs ont choisi de traduire par les épouses. Et on va expliquer pourquoi الله, subhanahu wa dans, dans un moment. Donc il dit c'est lorsqu'on rassemble vous savez lorsqu'il y a des, des foules Et il y a des gens qui organisent les foules comme des agents de sécurité. Et là, les agents de sécurité vont recevoir l'ordre ici de faire le hachr de ces foules. Ça veut dire il faut rassembler ces foules-là et les diriger vers le nord, les diriger vers l'est. On appelle ça quoi Al Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza il va ordonner les malaiikas yaum al-qiyama le jour dernier. « Ouhshuru Hachurou faites le hachur des injustes les injustes ça veut dire les cafirines ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes le vol peut être ici bien sûr être injuste avalim ça peut être au sens de de almar s'il y a des péchés au sens le plus général comme certains mots ici ils en mentionnent même pour cette ayet mais charla ce qui semble être le plus évident c'est que la dinar ça fait référence aux, à ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes en ce qui a trait au shirk qui étaient des moucherikim, qui étaient des kafirid. Parce que ici, le siyak, le contexte des ayats, ça parle très clairement des, des kafirid. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Uhshurul ladina zalamu wa azwajahum. Donc là, le hashr, il est fait vers quoi exactement Les foules seront dirigées vers où? Vers la terre de, du jugement ici. C'est vers le mouqif de al hisab C'est pour la rétribution et pour le jugement en tant que tel. Wa C'est quoi wa azwajahum Wa azwajahum, il y a une opinion... Imam Ibn Kathir, Ibn la il a mentionné que selon une narration d'Ibn Abbas, mais ce n'est pas une narration qui est authentique que wa c'est leurs épouses. Mais comme il dit Ibn Kathir et comme disent la plupart des ulémas de tafsir ici, ça ne parle pas des des épouses. Le tafsir wa ici, ça veut dire leurs pères, ceux qui leur ressemblent, wa wa wa On dit zawj Comme on dit hein, habituellement une paire de souliers par exemple. Pourquoi Parce que les deux souliers se ressemblent. On ne va pas mettre deux souliers de couleurs différentes. Bon, de, de nos jours il y a des gens qui font tout. Mais encore une fois, si on revient à Aql ici, à quelqu'un qui est raisonnable, on ne met pas deux choses qui sont différentes et on va dire que on va les mettre en paire. Ce n'est pas quelque chose de vraiment, de vraiment logique. Alors, Allah il va mettre toutes les personnes qui se ressembler, pas dans la forme, dans les actions, dans les œuvres, dans l'état de leur cœur. Ceux qui étaient ensemble, qui aimaient être ensemble, parce qu'ils étaient des valimines. alors ils vont être ensemble. Yawma <rit> al-qiyama, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u <rit> ma'aman ahabba yawma al-qiyama, chacun cela sera avec les personnes qu'il aime qu'il aimait dans la dunya, eh bien il va être avec eux, Yauman al qiyama parce que Al-Arwahu Junoudul Mujanada, comme dans un autre hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens habituellement ne vont pas se côtoyer et être, se rapprocher de façon aléatoire. Ce n'est pas de façon aléatoire. Il ne faut pas croire en ça, que les gens s'attirent ils, euh, ils de, façon, de façon aléatoire, que tel va être avec tel groupe. Non, il y a un secret derrière cela. Lorsque quelqu'un est attiré par un groupe de personnes, par un type de personnes, c'est parce que dans les cœurs, il y a une mouchaya. Il y a quelque chose, une, un trait, beaucoup de traits de, de ressemblance entre, entre les deux. C'est pour ça il dit le prophète Sadrass. عبدالعزيز ناطحه حديث الأرواح جنود مجندة. ألاقيل دي لعلماء السيلديز أي؟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 étaient avec nous, qui nous étaient assignés. Chacun, il a son propre Qarim. Chacun de nous, Allah Azza wa il a mis avec lui un shaytan, un Qarim qui est avec lui en permanence, qui leur donne de faire le mal. Le mu'min, il va lui désobéir. Il ne va pas faire une alliance avec lui. Le kafir, il fait une alliance avec son Qarim. Et de ce fait, ils deviennent des amis. Alors, yaoum al-qiyama, ils seront ensemble. azwa comme ils dit certains uléma de tafsir, ils seront enchaînés ensemble chaque kafir avec son shaitan avec son avec son qarir. Et Omar Ibn Al Khattab radıyallahu ta’ala anhu il nous dit ici il, Écoutez bien ça. Wa azwa leurs frères pas leurs frères dans dans le sens c’est leurs frères dans les actions. Il dit riba ashab riba celui qui était dans le commerce de riba Il va être avec les gens de Riba. Celui qui était dans la fornication, -Zina, il va être avec les gens de la fornication. Celui qui buvait, qui était dans l'alcool et dans le khamre et ainsi de suite, il va être avec les gens de le khamre ainsi de suite. Ça, c'est les paroles de Umar ibn Khattab. Anhu. Comme j'ai mentionné ici, il y a une opinion minoritaire qui est de rapporter et euh, plutôt... Euh, attribue à Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qu'azwajuhum ça veut dire leurs épouses mais comme il dit Ibn Kathir que ça c'est une opinion un peu étrange et c'est contraire à l'opinion la plus prédominante mais malgré ça on va dire écoutez ça même si on va tra traduire azwajuhum par leurs épouses même si le sens ici c'est leurs épouses c'est pas au sens le plus le plus général ça veut dire leurs épouses qui étaient sur le même sur la même religion sur le même kufr que eux Ici si oui c'est complètement logique ça rentre dans le sens le plus général qu'on a mentionné avant cela parce que habituellement si quelqu'un il a euh, si quelqu'un ça c'est son épouse il il l'aime bien et il l'apprécie beaucoup il aime tout ce qu'elle fait et que lui il est sur le coffre elle elle est sur le coffre bien c'est normal qu'ils vont être ensemble hier au mal mais comme on le sait ce n'est pas chacun qui va être avec son épouse hier au mal qui pharaon ne sera pas avec son épouse ainsi, si Et le contraire, l'autre prophète d'Allah Azzawajal ne sera pas euh, ensemble avec, avec son épouse qui était parmi les kafirines que qu'Allah il l'a détruit, subhanahu wa ta'ala. Alors, Et aussi ceux qu'ils adoraient avec Allah Azzawajal. Alors, imaginez ici, c'est pas seulement les gens qui vont être regroupés ensemble, comme on a mentionné, tel avec tel et tel, c'était des amis qui qui, qui qui rejetaient le message d'Allah Azzawajal, qui étaient des kafiris, et qui ensemble se moquaient de la religion d'Allah Azzawajal, et ainsi de suite. Mais ils vont voir aussi avec eux qu'est-ce qu'ils vont apporter, qu'est-ce qu'on va leur donner, qu'est-ce qui va être collé à eux. Et ça c'est grave, encore une fois, lorsque, vous savez, quand quelqu'un commet un crime de nos jours, même de nos jours, Quelqu'un qui commet un crime, un vol ou autre chose, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire après Ça, c'est le ABCD de la criminalité. C'est toujours dans les, dans les nouvelles. On va nous décrire comment, comment ça se passe de cette, de cette façon. Alors, tout celui qui fait un crime, qui fait quelque chose de mal, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se débarrasser des outils qu'il a utilisés. Il ne veut pas qu'on qu le retrouve avec ses mêmes outils. Si euh, il a... S'il a brisé une vitre avec un outil, avec quelque chose, avec un bâton ou autre chose, il va jeter ce bâton tout de suite. Parce qu'il ne veut pas que les gens le voient avec le même outil. Là, on va... Qu'est-ce que ça va faire Ça va être plus difficile de, de l'accuser ici. Alors, ça va être plus facile de l'accuser. Alors, Yaumal Kyam, Allah Azad, avec ces gens-là, avec ces bouchilikides, il va faire le hash. Il va mettre avec eux, coller avec eux, mettre auprès de eux ce qu'ils adoraient avec Allah Azad. Tel qui amène avec lui sa pierre, tel qui va, alors il dit, subhanahu wa taala, fahduhum ila surati al jahim, fahduhum, guidez-les, montrez-leur. Ça c'est la ayah 23. encore une fois. Euh, Conduisez-les vers le chemin de la fournaise, la, le chemin de l'enfer, le chemin de jahannam yad subhanahu wa Ta'ala, alors ça c'est les mala alayhi wasalam, encore une fois qui vont leur dire, venez vous allez nous suivre encore une fois, ça c'est les foules des mouchilikids et les foules des mouchilikids vont être guidées vers le chemin de, de l'enfer, tout comme dans cette vie du monde ils voulaient suivre le chemin de l'enfer, et bien dans l'achira, ça va être le vrai chemin physique qui mène vers l'enfer. billahi subhanahu wa ta'ala. Aya numéro 24, il dit subhanahu wa ta'ala, Innahum mas'uluna waqifouhum innahum mas'uluna Arrêtez-les car ils doivent être interrogés Vous savez on dit quelqu'un a été arrêté par la police Et bien al-qiyama des milliards d'êtres humains vont être arrêtés par les malakas alayhi wa Par les anges Pourquoi exactement pour être interrogés C'est exactement ce que cet ayah elle nous dit La Ayah numéro 24 on va leur dire vous êtes en état d'arrestation maintenant pour être interrogé ça veut dire avant même d'arriver auprès de Jahannam, de l'enfer il y a une autre étape aussi dure qui est quoi, qui est l'interrogation qui est el sous elle et qui est al hisab Iyadam Billahi Subhanahu Wa Ta'ala donc là ils vont être temporairement emprisonnés euh, comment on peut dire ça bloqués empêcher de se déplacer pour le moment de passer par le jugement et par l'interrogation. Ils vont être interrogés à propos de leurs œuvres, de leurs, mauvais, de leurs mauvaises œuvres et de leurs paroles qu'ils faisaient dans Al-Hayat. إنهم مسؤولون masulunaam, كانوا يفترونه. de ce qu'ils inventaient, de ce qu'ils disaient en tant que mensonge, le mal qu'ils faisaient dans Adunia ria d'amilay subhanahu wa ta'ala. Taïb, quelqu'un pourrait nous dire, mais n'est-ce pas que ce qui est le plus dur, c'est la punition de l'enfer Alors ils se dirigeaient vers l'enfer et après ça, on les arrête. Pourquoi Peut-être c'est mieux pour eux d'aller complètement directement, tout de suite en enfer. C'est que non. Euh, ça, c'est aussi mal que que l'autre. Il y a le « azab » la punition dans l'enfer mais aussi il y a la punition de l'humiliation, le fait de devoir encore une fois imaginer un criminel beaucoup de criminels qui savent qui connaissent très bien que leur sort il est scellé, qu'ils ne peuvent pas plaider euh, leur innocence ou autre chose parce que c'est très clair ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait c'est extrêmement mal alors je vous garantis que beaucoup de criminels aimeraient ça Ne pas devoir passer devant un juge et autre chose et tout simplement aller en prison. Pourquoi Parce qu'être devant un juge et des témoins et des avocats et leurs proches et leurs familles et être comme ça, que tout le mal qu'ils ont fait, que toute la preuve va être exposée devant tout le monde, ça c'est une grande souffrance psychologique. Alors ici, Allah Azza wa il va les questionner pour que pour que les croyants pour que et que tout le monde il voit voilà l'humiliation que tel il a subi voilà le mal que tel il a fait voilà ce qu'il cachait dans la dunya les plans le mal la trahison qu'il faisait de façon secrète et ainsi de suite les complots qu'il préparait et eh bien tout va devenir évident et public maintenant yad billah subhanahu wa ta'ala och som Othman ibn Zahida säger Inna awalam ma yus anhu ur radzuli yawm al qiyamati Dula La première chose sur laquelle la personne sera questionnée Entre autres le jour dernier C'est quoi? C'est Dula sa'u Qui étaient tes amis? Qui étaient tes compagnons? Qui participaient à tes assemblées? Ma lakum la tanasarouna? Ayat numéro 25 Pourquoi vous ne vous portez-vous pas mutuellement secours? Qu'est-ce qui vous empêche de vous entraider Maintenant, cette journée-là, ça veut dire « Yawma al-Qiyama ». N'est-ce pas que dans la dunya, il disait quoi Il disait « Nahnou Jamir ». Il disait que nous, nous sommes des soldats, nous avons des armées, nous sommes puissants, nous avons fait des alliances, nous avons fait telle et telle et telle et telle chose. Alors, « Yawma al-Qiyama », on va leur dire aussi « Al-Azabil wa al-Tawbiq pour les blâmer pour les humilier, pour se moquer de eux, qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de... Faire d'exposer, d'exprimer votre force et de vous entraider. Normalement, chacun devrait défendre ses amis, comme il les défendait dans la dunya. Chaque puissance devrait défendre ses alliés comme elle le faisait dans le hayat dunya. Eh bien, ça ne va pas arriver, bien sûr. Parce que comme il dit subhanahu wa ta'ala dans la ayah juste après, la ayah numéro 26, belhumul Mustaslimuna. Cependant, mais cette journée-là, il sera totalement, complètement soumis, moustaslim, rappelez-vous le mot islam, la soumission à Allah rappelez-vous les kafirines de nos jours, plusieurs parmi eux, ils pensent se moquer de l'islam en s'appelant les insoumis, certains choisissent des, euh, des noms comme ça, tel l'insoumis, pour dire que moi je suis un kafir, alors yaoum al ils vont être vraiment insoumis, Ils vont être vraiment soumis à Allah subhanahu wa taala. Benhumul yama mustaslimuna. Ils seront humiliés. billahi subhanahu wa taala. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas répondre parce que bien sûr qui va oser répondre à Allah azawajalla? Qui va oser répondre aux malakas alayhi as-salaam? Prochain groupe de ayats à partir de la ayat numéro 27 jusqu'à 23 ou bien plutôt jusqu'à euh, jusqu'à 26 jusqu'à 33 excusez-moi donc de euh, de 27 jusqu'à 33 alors une fois que Allah subhanahu wa taala va ordonner aux anges malahik aleyhi muhsalam de rassembler ces kafirines ainsi que leurs pères ainsi que leurs divinités ainsi de suite et de les diriger vers jahannam et de les arrêter aussi en cours de chemin pour qu'ils soient questionner la qu'est-ce qui arrive à la place qu'ils s'entraident de façon mutuelle à la, à la place qu'ils expriment leurs alliances et leurs support mutuel ils vont plutôt se, se blâmer de façon mutuelle chacun va blâmer son ami, chacun va blâmer son maître et ainsi de suite alors se, tourner les un, se tournant les uns vers les autres ils se feront des reproches de façon mutuelle, des reproches mutuelles. Alors là, ils vont commencer encore une fois à se blâmer. Et là, Allah azawoddin nous cite cela beaucoup dans le Coran Al-Karim. Parfois, que ce soit comme dans cette aïe, c'est se blâmer, se faire des reproches sur la terre du jugement. ardul Hisab, ardul mawqif ou Al-Prisab. Ou bien, même en enfer, même à l'intérieur de l'enfer, ils vont se blâmer et faire des reproches. Je vais réciter quelques ayats, ici, encore une fois, pour des personnes qui pourraient connaître certaines soeurs par cœur, pour que vous puissiez faire le lien. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذِيَتَحَادُونَ فِي النَّارِ فَاقُولُوا بُضْعَفَاءُ لِلَّذِينَ سْتَكْبَرُوا إِنَّا كُمْ نَالَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِبًا مِّنَ النَّارِ Qal al-ladhinastakbaru, inna kullu fiha, inna Allaha qad hakma biin al-ibad. Idonatkhu ayatsi, wallahtara idz عند ربهم. Yarjoo baghuhum Allah Azza wa taala. Nous parlons souvent dans Koran kalim de la relation entre le maître et le soumis c'est pas celui qui soumet à Allah azza wa le soumis ça veut dire le suiveur l'exécutant. L'exécutant, ça peut être le soldat Comme c'est souvent le euh, le cas à travers l'histoire et dans le Coran Karim Allah azza wa nous parle de Pharaon de Haman mais aussi de leurs soldats kanu khatidin mais c'est pas seulement des soldats qui exécutent aux ordres de leur maître c'est même la masse les gens Alors, dans le Coran, al Caïm, ça nous parle de le mala. mala, c'est les dirigeants, les puissants de chaque peuple, les personnes influentes. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est pas seulement les politiciens, il y a les, les influenceurs et ainsi de suite. C'est pas toujours quelqu'un qui est fort, ça veut dire par la force qui te force. Parfois, c'est quelqu'un qui est fort par l'argent qu'il a, ou bien par le statut qu'il a, ou bien par le statut qu'on lui donne, qu'on accepte de lui accorder. Alors, ces gens-là ont de l'influence sur nous et l'influence qu'ils ont sur la majorité des êtres humains depuis le temps de Adam, c'est une mauvaise influence, c'est l'influence in euh, qui mène vers, vers le koufr. Et on peut inclure dans cela, bien sûr, euh, comme les médias sociaux de nos jours, l'internet, le monde du divertissement. Encore une fois, ça peut être le monde de la richesse, de l'économie, de l'argent, celui qui t'influence par l'argent. Ça peut être à l'échelle plus globale, plus générale, le monde des états, des grandes puissances et ainsi de suite. Alors souvent, l'argument qui est utilisé, c'est que moi, je ne fais que suivre parce que c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'on nous demande de faire. Ou... Parce que je suis forcé de le faire, on me l'impose. Alors, est-ce que cela, c'est une excuse Et est-ce que cela, ça va nous servir, Yawmal Qiyama Certainement non, parce que remarquez et écoutez bien, c'est quoi notre réaction à Yawmal Si on accepte de penser selon, selon cette façon-là de faire, alors il dit, subhanahu wa ta'ala, « Les ceux qui étaient en bas, qui exécutaient, qui suivaient, ils vont dire « Ô oh, puissants, vous veniez du côté droit de la religion. Vous veniez à nous du côté droit de la religion et de la vérité. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement Alors, Écoutez bien, ici, il y a des, des tas faciles très très intéressants de l'ulama ici qui reviennent tous à, au même sens général. Alors, « Vous veniez du côté de Al-Yamin, ça veut dire de Ad-Din. » De al-Haq, de la vérité. Vous savez que al-Yamin c'est le côté droit, et le côté droit dans la religion, d'Allah, il est associé à la vérité. C'est pour ça que, euh, pour ça que Yaum al-Qiyamah, le jour dernier, les croyants, ils vont recevoir leur livre par où exactement sur dans la main droite. Amma min dit: "Ashabu Yamin ashabu al-Yamin". Donc la droite, c'est symbole de vérité. Alors ici, qu'est-ce que ces puissants-là, d'où est-ce qu'ils venaient te parler Où est-ce qu'ils venaient te rencontrer C'était du côté, du côté droit, ça veut dire du côté de Al-Haq, ça veut dire de la vérité. À chaque fois que moi je veux suivre la vérité, je cherche la vérité, je cherche la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh bien ils se présentaient pour nous égarer du chemin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils étaient là pour... Nous embellir, al-Batil, pour décorer le faux et les et pour nous éloigner, pour nous dire non, non, il ne faut pas suivre cela. Encore une fois, imaginez ici encore une fois de nos jours le travail que les médias ils font et ainsi de suite, nuit et jour. Makr alayli wa nahr à part quand ils sont occupés par un virus, une pandémie ou autre chose, mais dès qu'ils ont un peu de temps libre, eh bien, ils reviennent toujours à quoi À l'islam, le chemin d'Allah Azza wa Jal pour que ce soit toujours la nouvelle principale, à chaque fois que quelqu'un il envisage de faire le bien de revenir vers Allah Azza de revenir vers Dieu, et eh bien il va trouver comme ça de la sorcellerie des magies, la sorcellerie, la magie des mots ou des images ou des sons ou autre chose qui va lui dire non, non, non, ça c'est pas le bon chemin, il faut pas faire ça parce que ça c'est le chemin de ceux qui sont telle et telle et telle et telle chose voilà plutôt ce qu'on a à te proposer et là il y a le monde du divertissement Le monde du shahawat de la dunya, des tentations, de l'argent et ainsi de suite. Alors c'est ça que les ulama, ça c'est le tafsir principal en quelque sorte que les ulama ils ont, ils ont mentionné. Même si encore une fois certains ils disent, euh, euh, certains ulama de tafsir ils disent ça c'est euh, la relation de exécutant à maître. Ça veut dire entre êtres humains, ça veut dire « Yaouma al-Qiyama », les êtres humains qui étaient des exécutants, ils vont venir auprès des maîtres et ils vont dire « Vous veniez du côté droit de la, de la religion », qui est le côté de la religion. Ou sur un autre tafsir, c'est le même tafsir ici, mais la discussion, elle est entre qui Entre les kafiris et entre le shaytan, les shayatins, Yaouma al-Qiyama, les shayatins de al-jinns. Et les deux interprétations sont, sont sont bonnes. Ça veut dire ici, au moment du Qiyamah, les kafirines, ils vont s'adresser à leur maître, des êtres humains. Et il va aussi s'adresser à leur maître des shayatins de al Jin, celui qui faisait la waswasa et tout. Alors il va avoir devant lui son karin, comme on a mentionné de Al-Shaytan. Et il va dire, c'est à cause de toi, à chaque fois que je voulais faire du bien, à chaque fois que je voulais faire une sadaqa, à chaque fois que je voulais faire la salade, eh bien tu venais pour me dire, non fais plutôt telle chose. Fais plutôt telle chose et tu commençais à me rappeler autre chose, à m'embellir Al-Baatil et à me donner une image répugnante de la religion et de al-haq et de la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala. Wakala waqal al-Hassan al-Basrina ça on l'a déjà mentionné. Wakal Bardo, écoutez ça une autre interprétation. Le mot « yamin » dans la langue arabe. Écoutez, la, Regardez la beauté du Qur'an et la beauté de la langue arabe ici, la richesse, comment est-ce que tout fonctionne ensemble. Subhanallah. Comme on a dit, « al-yamin » de « un », c'est le côté de la vérité. « Ashabul » Donc, quelqu'un qui se présente à chaque fois pour que tu veux suivre la vérité et il devient l'obstacle. « Al-yamin » aussi dans la langue arabe, c'est connu dans la religion, ça fait référence au serment, le fait de jurer. De jurer ici. On va faire un serment devant un juge. Alors, par défaut, les gens, ils font un serment par la main droite. C'est pour cela que dans la langue arabe, un serment, ça s'appelle quoi Alors, ça dit ici. Alors, certains disaient quoi On vous a fait confiance. Vous nous avez trahis. On vous a fait confiance parce que vous... Xavier recourt au yamin, au serment, pour nous dire que non, non, ce qu'on vous dit c'est la vérité. Alors qu'est-ce qui arrive ici Lorsque quelqu'un il te fait un serment, tu vas croire la personne plus, tu vas lui faire plus confiance. Mais il faut faire attention ici, ça c'est subhanallah, c'est extrêmement important ici. De nos jours, beaucoup même de musulmans, ils vont te dire... Il ne faut pas juger les autres. Regarde, ton frère, il a dit pas, par Allah. Wallahi, regarde, il, il utilise, il est en train de yurxer par Allah, on lui fait confiance. Oui, par défaut, quelqu'un, il dit par Allah, je lui fais confiance. Mais si quelqu'un jure par Allah et que les faits évidents devant moi disent complètement le contraire, il faut être vraiment naïf et ignorant pour croire celui qui dit Wallahi et quoi, ne pas croire les faits qui sont devant moi, surtout lorsqu'on parle de la religion ici, du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, pourquoi on dit ça C'est parce qu'encore une fois, souvent, on pourrait effectivement être leurré par le serment de quelqu'un qui est en train de nous égarer du chemin d'Allah Azza wa Rappelons que le premier cas où c'est arrivé, c'est dans l'histoire de Alayhi Salaam. Shaitan, Iblis, il a dit quoi Il a fait un serment. Il a dit par Allah, je ne suis qu'un bon conseiller pour vous. Je vous conseille d'aller manger de cet arbre-là qui est l'arbre de l'éternité. Alors, Il les a eus avec ce serment-là. Et bien sûr, ils sont excusés parce que c'était la première expérience d'un être humain avec le shaytan. C'est quelque chose de nouveau. Mais après cela, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Dans surat al-Munafiqin, Allah Azza wa Jani vous dit que les munafiqin, les hypocrites, comment qu'ils essayent d'avoir les croyants, de trahir les croyants, de les faire tomber dans le piège. Il dit subhanahu wa ta'ala « Ittakhadu aymanahum junnah » façon de sabile. Ils égarent du chemin d'Allah à en se protégeant par quoi Par les ayman, par les serments. Alors ici, il faut faire attention. Oui, on peut faire confiance à quelqu'un qui nous dit Wallahi, Wallahi, mais à un certain moment donné, il faut faire attention ici de toujours garder à l'œil la vérité qui est le wahi, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que celui qui jure par Allah c'est quelque chose de clairement contraire à la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention à ça parce que sinon la personne va nous égarer et yawm al-qiyama, on va essayer de venir auprès d'Allah azzawajal et de blâmer la personne en disant, c'est lui qui a dit par Allah, c'est lui qui a juré et tout mais ça ne sera pas une excuse. autre un autre tafsir ici. Donc, on a deux tafsirs jusqu'à maintenant. Du côté de la vérité, du... le yamin, ça peut vouloir dire le serment. Vous nous avez égarés par vos serments. Troisième ici, « Vous vous présentiez à nous de là où on vous faisait confiance. » Donc, c'est quoi ici C'est lorsque le shaitan, que ce soit un shaitan humain, Ou un shaitan de al lorsqu'il sait choisir le bon moment pour se présenter à toi, pour te dire tu peux me faire confiance, je suis un conseiller et tout. Alors le shaitan, rappelons-nous toujours que le shaitan va rarement, si on peut même dire jamais, se présenter dans sa vraie image comme ça, qui est effrayante, créée de feu, répugnante comme ça, avec probablement sa mauvaise odeur véridique en lui disant, je suis le shaitan, viens avec moi vers Jahannam. Le shaitan ne va pas faire ça. Et même les shaitanines des êtres humains, ils ne vont pas dire, moi je suis un ennemi de Allah, moi je suis un ennemi de l'islam, et je suis là pour t'égarer du vrai chemin. Ça, ça va arriver très rarement. Mais souvent, c'est quoi C'est quelque chose qui n'est pas exprimé, c'est quelque chose qui est caché, et que la personne, elle va choisir le moment ou le lieu où on est le plus vulnérable, et elle va se présenter à nous pour nous dire quoi Je suis un conseiller pour toi. Et de ce fait, si on se fait avoir par une telle personne, sachant que qu'Allah nous a donné déjà le wahy, il nous a averti, subhanahu wa ta'ala, nous sommes blâmables. Un autre tafsir, quatrième tafsir, tout ça encore une fois, tout ça c'est des paroles qui sont portées par la langue arabe. Le yamin ici, ça veut, ça fait référence à quoi À la force, la puissance. Parce qu'en général, comme dans la boxe, en général, pour la plupart des êtres humains, la main droite, c'est la main qui est la plus forte. Et de ce fait, chez les Arabes, ils exprimaient la force par « yamin. Allah Allah ilia di il euh, il cas comparable de cela dans le Coran Karim comme il dit subhanahu wa ta'ala la akhadhna minhu bil yamin et tout alors inchallah on va avoir aussi une ayah un peu plus tard dans cette surah فراغ عليهم ضربا باليمين ابراهيم عليه السلام lorsqu'il détruisait les pierres les idoles des mushrikin il la fait avec al-yamin avec la main droite ça veut dire avec, avec, la, avec la force alors ici les ulama ils disent innakum kuntum ta'tunana 'alil-yamin kuntum taqharunana bil-qudrat minkum 'alaina li'anna kunna adillan wa kuntum a'izza alors C'est par la puissance. Ceux qui sont les maîtres, souvent, ils ont quoi Ils ont la puissance. Et de ce fait, ils utilisent, ils usent de cette puissance pour forcer les gens à désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Les contraindre à ne pas suivre la vérité, à ne pas suivre al-haq. Et est-ce que ça, c'est une excuse On va voir maintenant, incha'Allah, que même ce quatrième point n'est pas une excuse. Même lorsque le maître, ça c'est dans les pays arabes, dans les pays arabes, c'est très connu ça, les exécutants Des, euh, des gouverneurs des dirigeants injustes et ainsi de suite c'est très connu ils utilisent souvent cette expression là ils disent je ne suis qu'un esclave je ne suis qu'un exécutant qui reçoit des ordres ce n'est pas de ma faute il faut voir avec celui qui a pris la décision est-ce que c'est une excuse ce n'est pas une excuse Allah Azzawajal, il dit il dit subhanahu wa alors ici Pourquoi est-ce que ce n'est pas une excuse C'est parce qu'en réalité, il n'y a personne, ça c'est de la rahma, de la miséricorde, d'Allah Azzawajal, il n'y a personne à qui Allah Azzawajal, il a accordé un pouvoir absolu dans ce monde. Allah Azzawajal, il a toujours donné des vides, des points de sortie pour ses, pour ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Alors, celui, souvent celui qui exécute de façon aveugle, c'est souvent quelqu'un qui, soit ça lui fait... Plaisir de le faire, même s'il ne, ne le dit pas. Ou bien il n'est pas d'accord, mais il cherche seulement les solutions faciles. Il ne veut pas faire d'efforts, il ne veut rien sacrifier pour se protéger dans l'au-delà et pour faire al-haq. Et de ce fait, pour plusieurs personnes qui font le mal et qui se disent « moi je suis un exécutant », ça ne lui prendrait qu'une simple démission et d'aller chercher un autre gagne-pain. Il va souffrir un peu quelque temps. Après ça, Allah Azza wa Jai va lui donner « rizquun halal » ou bien même celui qui est contraint par la force. Allah Azza wa Jalla dit « subhanahu wa ta'ala » wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katiran wa wisaa imam dans la religion toctel que même quelqu'un qui est vraiment scellé emprisonné enchaîné pris par la torture ou autre chose Allah azza wa jalla toujours gardait quoi notre notre euh, Notre centre ici, dans notre iman, qui est la dernière ligne de défense, de protection de notre foi, qui est le cœur. Et le cœur, la sultana l'ahadi al khalqe alayhi, il n'y a aucun être humain qui peut contrôler ton cœur. Et de ce fait, même dans les pires des situations les plus dangereuses, Allah Azza il dit... Il l'a manoukriha, wa qalbuhu mutma'inun bil iman, excepté pour les personnes qui ont été contraintes de dire le kuffar, mais que leur cœur il est confortable avec l'Iman. Mais dès que la personne elle commence à suivre, comme les kafirines et comme ces personnes-là, comme l'Arzoudi ou Décryon, Balqiyah, quelqu'un qui commence à suivre les standards de tous. Ce que tout le monde, il fait. Pourquoi est-ce que je vais suivre les autres C'est parce que les, pui les plus puissants, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Et ce n'est pas seulement qu'ils me contraignent avec la force, c'est qu'à la langue, mon cœur, il termine par... Il finit par accepter cela comme un fait et comme la bonne chose à faire. « Iyad Alors ces gens-là, ils vont venir pour blâmer les shayatins, pour blâmer leur maître en disant la réponse des maîtres et des puissants et tout, qui ne seront plus puissants, bien sûr, yawm al-qiyama, c'est quoi La ayah 29, Allah Azza wa il dit قَالُوا بَلَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Vous euh, Vous n'avez jamais été croyant, vous n'étiez pas des croyants sincères, il ne faut pas faire le jeu ici, il ne faut pas, faire, euh, faut pas euh, essayer de jouer au drame que ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre faute, ce vous n'êtes que, que des victimes en, en quelque sorte, vous êtes pleinement responsable ça c'est pas seulement les malaïka ou bien Allah qui va dire ça à ses kafiris, ça va être même leur maître dans la dunia. Ils vont leur dire quoi En réalité, vous n'étiez pas sur la vérité. Vous n'étiez pas des vrais croyants. Vos cœurs n'étaient pas des vrais cœurs qui adhéraient pleinement à l'Hak. Peut-être que vous aviez un certain intérêt pour la vérité, pour le bien. Ce n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes... Alors ça, c'est encore une fois un argument de beaucoup de personnes qui font le mal, qui font beaucoup de mal, beaucoup d'injustice. Mais malgré tout, je sais que dans son cœur, il a du bien. Il veut faire du bien. Il aimerait ça faire. Mais tant qu'il ne fait pas le sacrifice de faire le bien, ce qui va finir, ce qui va être, ce qui va euh, nécessiter certains sacrifices, certains, certains changements en quelque sorte. Alors, cette personne-là n'est pas excusable auprès d'Allah Subhanahu ta ta wa Taala. لم تكونوا مؤمنين Et nous n'avions Aucun sultan sur vous. Nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt vous qui étiez des gens qui étaient transgresseurs, des personnes qui ne suivaient pas la vérité, qui étaient égarés du chemin d'Allah. Tari, tari, tari, c'est celui qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa taala. Encore une fois, est-ce que ces personnes-là avaient une puissance dans la dunya, les puissants, les maîtres Oui. Mais est-ce qu'ils avaient une pleine puissance Ça c'est non, c'est le Coran qui le dit. Il n'y a personne qui a la pleine puissance de t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Alors quelqu'un dit, mais moi je suis incapable, mais ils sont trop forts devant moi et ainsi de suite. Ce n'est pas vrai, ça devient un défi, ça devient difficile. Allah Azza wa il t'aide subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple. Quand on discute avec des gens, et je suis certain que vous avez tous eu des discussions pareilles lorsque vous parlez avec des gens, même des gens qui ne sont pas des musulmans, même des gens qui ne sont pas des, des musulmans, que ce soit des proches, des, des collègues au travail, des amis, autre chose, des voisins, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, allez lire sur internet, beaucoup de personnes, ils blâment très souvent les politiciens. C'est à cause des politiciens, c'est à cause des grandes corporations, c'est à cause de tels, à cause de telles personnes, à cause de tels investisseurs, de tels milliardaires qu'il y a beaucoup de mal. C'est eux qui veulent faire... C'est eux qui aiment ça, qu'il y ait des drogues dans la société. C'est eux qui aiment ça, qu'il y ait de la corruption. C'est eux qui aiment ça, qu'il y ait... Ça, c'est les paroles. Dans les actions, la plupart des gens qui disent ces mêmes paroles, eh bien, dans les actions, dans leur mode de vie, ils adhèrent complètement au mode de vie de ces personnes-là qui sont en train de blâmer. Ça veut dire que tu sais que ça, c'est le mal. Mais tu vas adhérer à ce mode de vie, même dans des choses qui font partie du luxe. C'est du pur luxe. Alors même, vous allez voir les, euh, les menteurs comme ça, certains des mounes des hypocrites, qui, qui, euh, qui, disent, qui prétendent qu'ils sont musulmans et qui disent des choses, par exemple, comme « Pourquoi construire une nouvelle mosquée ?» Pourquoi Est-ce que c'est important de construire une nouvelle mosquée Allez plutôt donner votre argent aux pauvres. Bande corrompue. Allah Azza wa Jai n'a pas besoin d'une autre nouvelle mosquée. Allez donner votre argent à des pauvres. Alors qu'on euh, a besoin d'un masjid. Ils vont dire non. Pourquoi c'est important d'acheter de, euh, des livres ou bien d'acheter des masachifs De leur donner des masachifs Allez plutôt leur donner de la nourriture. Ça c'est les belles paroles. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a dit, c'est comme ça qu'ils essaient d'avoir les gens. Ça, C'est le shayati de Al-Insmin Al-Munafiqid. La même personne elle-même, elle va mettre de l'argent, elle va payer de l'argent pour soutenir quoi Des films, des sports, je ne parle pas du sport, sport en tant qu'activité, je parle des, des, des, euh, des événements, des grands événements sportifs et ainsi de suite... Et en sachant que cet argent-là, il sert qui exactement Il va finir dans les poches de qui Eh bien, des grands tyrans de ce monde, des grands shayatins de ce monde, que lui-même, il pourrait être en train de blâmer, comme vous savez, les, beaucoup de personnes ici qui, qui s'affilient, par exemple, à un certain discours de gauche. Alors les euh, les leftistes comme ça. Alors il y a des des des leftistes comme ça qui qui se prétendent être des musulmans, des musulmans et de ce fait ils vont dire que nous on est pour la pour la justice sociale, nous on est pour le bien-être social et dans l'islam il faut aider les pauvres, il faut pas aller construire des massages et ainsi de suite, il faut aller aider les pauvres plutôt. Alors ça c'est d'un côté et de l'autre côté la même personne encore une fois pour, euh, avoir, pour avoir cette impression là d'être quelqu'un de courageux et quelqu'un qui comment dit stand up for the truth, quelqu'un qui est là pour la vérité alors il va te dire les grandes corporations ce qu'ils font, l'impérialisme de tel pays, de tel état et ainsi de suite mais lui dans sa vie dans sa vraie vie personnelle, eh bien, la grande partie de sa vie, c'est quoi Il dépense sur des choses qui sont, ça c'est du luxe, des choses qui ne sont pas importantes, et pire que cela, encore une fois, il dépense pour aider le marché de ces grands impérialistes et ces grands tyrans, et ainsi de suite, qui finissent par lui imposer son mode de vie. Alors, tout ça, c'est C'est de la pure hypocrisie, encore une fois. C'est pour ça que ça ne sera pas une excuse. Même les maîtres en tant que tels, les grands tyrans de ce monde, les Shayateen ils vont dire à leurs soldats et à ceux qui les suivaient dans la dunya ils vont leur dire « Ma kanalana alaykum min sultan »« On ne veut pas porter votre responsabilité. »« On a assez de responsabilités à porter nous-mêmes en enfer. » Alors, ce n'est pas nous, vous aviez fait ce choix. C'est vous qui aviez fait ce choix qui est responsable à vous de subir les conséquences. Alors, ayah numéro 31, il dit, subhanahu wa ta'ala, Alors, la parole de notre Seigneur, la parole d'Allah, elle s'est donc réalisée, concrétisée, contre nous. C'est quoi cette parole C'est Kalimatu al-Aveb, c'est la parole, le décret de l'Azodiel qui est la punition. Et c'est pour ça qu'ils vont dire quoi Nous allons tous goûter au châtiment de l'enfer. Ils vont tous goûter au châtiment de Jahannam que ce soit celui qui donnait des ordres, celui qui inspirait, celui qui donnait des idées ou celui qui a suivi de façon aveugle et qui a exécuté, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, les deux seront en enfer. Il n'y a pas de différence. Il n'y a personne qui va dire « Réom al-Qiyama, moi j'étais seulement celui qui suivait, ce n'est pas de ma faute, ça ne venait pas de moi. Tu as suivi, alors tu vas être avec celui qui t'a donné des ordres. » Réadha billahi subhanahu wa ta'ala. Alors, kalimatul azab, encore une fois ici, haqqa ta'alayna, kalimatul rabbina, la parole d'Allah azza wa jalla, c'est la parole Allah, subhanahu wa ta'ala också i surat, dans surat Sajda Lämmla anna jahannama mina al-jinnati wa annasi ajma'in Allah, Azza wa Jalla, il a décrété qu'il va remplir jahannam des djinns ainsi que des êtres humains Inna mina al-ashqiyai avaikina al-adhaba al-qiyama On va goûter tous aux, à la punition d'Allah, Azza wa Jalla, c'est ça ce qu'ils vont dire Yawma al-qiyama, ayat numéro 23 Fa-arwaynakoum Inna kunna rawin. on vous a égaré parce que nous-mêmes on était égarés du chemin d'Allah Subhanahu wa Taala. Ça c'est la ayah numéro 32, la ayah 32. Donc encore une fois, kunna rawiin al riwaya dans la langue arabe, c'est l'égarement. Donc on était sur le chemin de l'égarement et on vous a inspiré de suivre le même chemin et vous l'avez suivi et de ce fait, vous êtes vous-même égaré. Fainnham yooma fil Subhanahu wa Taala. Ayah numéro 33, que cette journée-là, le jour dernier, ils seront tous associés dans le châtiment. Il n'y aura pas, comment dire il n'y aura pas de discrimination. Yawm al il n'y a personne qui pourra dire « Moi, j'étais parmi ceux qui suivaient, il n'y aura pas de discrimination. » Allah Azza wa Ma rabbuka bi dhalla li al-ibad » Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste subhanahu wa ta'ala, il est juste envers tout le monde et envers chacun. Bien sûr, même si chacun aura une, euh, une punition, en enfer qui est relative au mal qu'il a fait, c'est pas pour dire que tous vont avoir la même punition exactement c'est certain que ceux qui donnaient des ordres leur punition sera plus grande ça c'est certain, c'est confirmé par d'autres textes on passe maintenant à un autre groupe de ayats 34 jusqu'à 40 il dit subhanahu wa ta'ala inna kavalika nafalu bil al ayet 34 et c'est ainsi en vérité que nous traitons les criminels. Ça veut dire, Allah Azza wa Jail, il va traiter les criminels comme ça, c'est ça la justice, c'est ça la justice. Même la justice, dans le bas monde, elle ne fait pas de différence entre le criminel qui a exécuté le mal, l'ordre, et entre le criminel qui a donné l'ordre de le faire. Les deux sont les mêmes, les deux sont les mêmes, la même chose. Ya'aoum al-Qiyama, Allah Azza wa Jail, il, est, il a la justice absolue, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il va... Khetéli criminel, subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu idha qila la ilaha illallah yastakbiruna. Allah Azza wa Jalla, il décrit ces criminels-là. Comment est-ce qu'ils étaient yawm al-qiyama C'est quoi le plus grand crime qu'ils ont commis dans cette vie du baban Dans al-hayatu Ad dunya il dit, subhanahu wa ta'ala, dans l'Aya la 35. Quand on leur disait la ilaha illallah il n'y a point de divinité véridique à part Allah yastakbiruna ils se gonflaient d'orgueil ils étaient pleins d'arrogance imaginez ici c'est pas seulement quand on leur disait de dire la ilaha illa Allah c'est même pas dans la ayah ça dit pas innahum kanu idha qila la ilaha illa Allah même pas ça le simple fait ici Que quelqu'un dise devant eux « La ilaha illallah » ça les enflammait, ça les gonflait, c'est l'orgueil, l'arrogance qui, qui sortait et disait « Nous on va pas dire « La ilaha illallah »» et souvent ils ne vont même pas accepter que « La ilaha illallah » soit dite devant eux, soit c'est l'arrogance des maîtres, encore une fois, qui n'acceptent pas que eux ne soient pas des divinités avec Allah Azarodhal, ils veulent être des Tawarit, des tyrans, des, euh, des divinités adorées avec Allah Azarodhal, ou bien l'arrogance de ceux qui suivent, pourquoi Parce qu'ils sont déjà conditionnés, ils suivent une culture à l'aveuglette, ils ne veulent pas réaliser et dire je me suis trompé je suis sur le chemin de l'égarement et de ce fait la ilaha illallah, je reviens vers l'haq et vers la vers la vérité Ayat 36 il dit subhanahu wa ta'ala wa yaquluna ana latariku alhatina li sha'irin Ils vont dire Yahou Malki Yahaman, ça c'est la ayah numéro 36. Ils vont rétroquer en disant allons-nous? Ou bien excusez-moi, ça c'est plutôt dans al Hayat ou al Dunya. L'Arzoudi est en train de nous décrire ce qu'il disait dans al Dunya. Alors il disait quand on leur disait là ilah ilallah ils étaient pleins d'orgueil et leur réaction maintenant dans les paroles pas dans l'état c'est quoi? Ils rétroquaient en disant allons-nous abandonner nos divinités pour suivre un poète? En délire, un poète qui est fou, ça veut dire ici, la première chose, c'est que la logique, pourquoi est-ce qu'ils ne voulait pas dire la ilaha illallah et accepter la ilaha illallah Pourquoi est-ce qu'ils s'opposaient à la ilaha illallah C'est parce qu'ils avaient d'autres divinités dans leur culture et ils n'étaient pas prêts à se débarrasser de de ces autres divinités Regardez ici, ils c'est un c'est un comment on appelle ça un sentiment d'appartenance à leur à leur divinité ça c'est nos divinités on va pas les délaisser on va pas les sacrifier pourquoi pour un seul homme qui selon eux il n'est que un poète شاعر مجنون possédé fou qui n'est pas raisonnable. Ça veut dire il faut référence au prophète, alayhi salatou salam, hachahu alayhi salatou wa salam. Bien sûr, ça, c'est un mensonge à propos du prophète, alayhi salatou wa salam. Le prophète, sallallahu alayhi salam, n'est pas un poète et il n'est pas fou. Hachahu alayhi salatou wa salam, Ils dhalika jayyidan. Alors, Après ça, il dit sur wa ta'ala, ayah numéro 37, pour leur répondre, ⁇ Bel-Jahab il-Hakti waswat al-Morsalid, il est plutôt venu avec la vérité. Et il a confirmé les messages précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec la vérité, il n'est pas venu avec de la poésie. Ce n'est pas son message, alayhi salat wa sallam. Donc vous êtes des menteurs, ceux qui traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de fou ou bien de poète. Et aussi, al-Mursalimah, il est venu pour confirmer le message des prophètes précédents. Pourquoi est-ce qu'il est venu les, le confirmer leur, leur message De un, les ulama, ils disent parce que les autres prophètes nous ont informés de la venue, dans l'avenir du prophète Mohamed, incluant le dernier messager avant lui, qui est Isa, Jésus. Alors, il a Bachara. Il a parlé de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il n'y avait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes seraient des menteurs. Ça veut dire qu'ils ont donné une information qui est fausse. Et de deux aussi. Sandaq al-mursalina ay atabima atabihil qablahu. Il a amené le même message que les prophètes antérieurs. Un message qui est homogène avec les messages antérieur, Mutanta Birkoud, et de ce fait, ça les confirme, parce que si ce prophète, salam était venu avec un message différent, un message qui contredit les messages antérieurs cela voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit lui n'est pas le vrai prophète c'est un menteur ou bien lui c'est un vrai prophète et les prophètes avant lui il disait pas la vérité c'est deux messages complètement différents mais bien sûr la réalité est complètement différente c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec le même message que Moussa, Issa, Nuh, Ibrahim alayhi wa sallam, et les autres et de ce fait, il a confirmer leur message. Aya numéro 38, il dit Subhanahu wa Ta'ala. Inna koum, la alim. Certes, vous allez goûter à la punition douloureuse, au châtiment douloureux. Ça c'est la Aya numéro 38, il dit Subhanahu wa Ta'ala. Ta Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriers. La rétribution Yaum al-qiyama n'est pas injuste. Allah azawajal, ils n'inventent rien pour punir ces créatures Yaum al-qiyama. C'est une rétribution qui est justifiée, qui est fondée sur les actions des gens qu'ils étaient en train de faire dans cette vie du baman, dans Al-Hayatou Abdu'Niyah. Falamnazlimkum wa ma adalna fikum. Allah azawajal n'est pas injuste envers eux. L'exception, c'est quoi Il y a des gens qui ne vont pas avoir la rétribution seulement pour leurs actions. Et ça c'est dans la aya 40, il dit subhanahu wa ta'ala, "illa ibadallahi al-mukhlasin", sauf les serviteurs élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs élus d'Allah azawad, ça veut dire les mouhaddid, les croyants, les monothéistes. Pourquoi est-ce qu'ils sont une exception ici Parce que de 1, un, c'est une exception à la aya juste avant. La ayah 38, ça veut dire « inna koum la alim » Ça veut dire « eux ne vont pas goûter au châtiment douloureux d'Allah Azzawajal » Donc ils sont une exception de cela, ils sont une exception de « kalimatul azab » De la parole, de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais aussi, ils sont une exception de « hisab Du jugement sévère Layunakashun alkhisab, ils sont une exception de euh, de toutes les agonies antérieures qui sont déjà citées dans cette sourate qu'on a mentionnée. Comment est-ce qu'ils vont se blâmer ainsi de suite Ils sont une exception de de cela. Et ils sont une exception aussi de la règle générale. Ça veut dire ils ne vont pas être rétribués seulement selon leurs actions. Non non non. L'azawadil, il va pardonner certains de leurs péchés. L'azawadil, il va multiplier leurs bonnes œuvres, jusqu'à 10 multiples, jusqu'à 700 multiples, jusqu'à plus, comme dans les hadiths du prophète, et cette exception-là, on la trouve dans d'autres ayats du Coran al-Karim, comme la sourate qu'on connaît tous, et la Soura al-Asri, « Inna l'insana khusrin illa alladina amanu wa'amilu salihat wa tawassaw wa tawassaw bilhaq wa tawassaw wa الصبر. alors il y a exception pour les croyants ici dans sourate al asr dans sourate atin c'est la même chose il y a exception لقد خلقنا في أحسن تقويم, أسفل سافلين, الذين آمنوا exception pour les croyants et aussi il dit subhanahu wa taala dans une autre aya que chaque personne sera Rétribué sera condamné hein, aux conséquences de ses propres œuvres, sauf les gens de la droite, ça veut dire, sauf les, les croyants auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, vous pouvez revenir <coughs> à la traduction de surat al-Asr ainsi que surat al-Tin. On ne peut pas faire ici un tafsir composé à chaque fois qu'on parle d'ayab, d'autres sourates. on va faire leur tafsir aussi, parce que sinon on ne va jamais... Finir avec cela, Inch Allah Azza wa Jal, en se contentant de cela. Et lors de notre prochaine séance, on va commencer à partir de la Ayak 41, et dans laquelle Allah Azza wa il nous parle de la description du paradis, de la description des délices qu'auront les croyants Yawmal Qiyama auprès de lui, Subhanahu wa ta'ala, Wallahu ta'ala a'la wa'a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, أجمعين